50 languages 14 14 couleur couleur La neige est blanche La neige est blanche Le soleil est jaune Le soleil est jaune L'orange est orange L'orange est orange La cerise est rouge. La cerise est rouge. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. L'herbe est verte. L'herbe est verte. La terre est brune. La terre est brune. Le nuage est gris. Le nuage est gris. Les pneus sont noirs. Les pneus sont noirs. Quelle est la couleur de la neige Blanche. Quelle est la couleur de la neige Blanche. Quelle est la couleur du soleil Jaune. Quelle est la couleur du soleil Jaune. Quelle est la couleur d'une orange Orange. Quelle est la couleur de l'orange Orange. Quelle est la couleur d'une cerise Rouge. Quelle est la couleur de la cerise Rouge. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. Quelle est la couleur de l'herbe? Vert. Quelle est la couleur de l'herbe? Vert. Quelle est la couleur de la terre? Brune. Quelle est la couleur de la terre? Brune. Quelle est la couleur du nuage? Gris. Quelle est la couleur du nuage? Gris. Quelle est la couleur des pneus Noir. Quelle est la couleur des pneus Noir. Veuillez visiter notre site 3xwww.book2.de pour le livre et les textes.